Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations de 40 enfants en situation de rue ont été arrêtés hier mardi à la plage de Pêche de Guitaza en commune et Mouhouta. La police dit que c'est dans le cadre d'appuyer le gouvernement dans sa politique de lutte contre la mendicité. En province de Muyinga au nord, une chenille légionnaire dite d'automne est signalée dans les plantations de maïs situées dans la vallée de Tchisanié. Le ministre de l'Agriculture y avait lancé officiellement la saison culturelle C il y a un mois. L'ancien roi du Burundi, Mwezi IV Gissabo, a rendu l'âme il y a 110 ans. Richard Koubgarugira nous parlera de l'homme qui a régné pendant 56 ans avec plusieurs événements, dont la signature du traité de Kiganda en 1906. Et aux états unis l'ex-avocat de Donald Trump a plaidé coupable ce mardi et impliqué le président dans deux affaires pour financement illégal de sa campagne électorale. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Ne veut pas Isanganilo, vous ratez l'essentiel. Le marché du quartier Gatunguru en zone Eloubirizi de la commune Moutimbouzi dans la province Bujumbura a été fermé par la police et sur ordre de l'administrateur communal. Les commerçants sont contre la décision de l'administrateur de céder la gestion du dit marché à un particulier. Elinibel Nibigira se trouvait sur place et il est en ligne et téléphonique. Elinibel, est-ce que tu m'entends Oui, je vous entends très bien, Léon. Oui, la situation c'est comment Pour le moment, les comme vous le disiez tout à l'heure, c'est donc un marché de ce quartier Gatunguru, Karama, de la zone Roubilidi, en commune de Moutimboudi de la province de Bujumbura, qui a été fermé par la police depuis le matin de ce mercredi, sur ordre de l'administrateur communal de Moutimboudi. Pour le moment, donc, euh, Léonce, les kiosques sont, sont fermés, les commerçants se rassemblent dehors, et des agents de la police qui ont exécuté cet ordre se trouvent là. Et Léonce, à l'origine, serait un agent de la police qui aurait constitué une association pour euh, gérer son marché qui ne lui appartient pas et dont la parcelle où euh, elle est, il est installé ne lui appartient pas. Euh, alors, euh, C est, c est cette personne, les commerçants euh, déplorent qu'ils sont en train d'enregistrer en manque à, à gagner. Ils affirment également qu'ils payent des taxes et impôts, comme d'habitude, euh, ne comprennent pas pourquoi la gestion de ce marché serait attribuée à un particulier alors que le propriétaire, le propriétaire de la parcelle et, de, ne, et les commerçants ne le veulent pas. Est-ce que vous avez sur vous le nom de celui à qui on a attribué la gestion de, de, de ce marché euh, Pour le moment, Léon, nous n'avons pas encore rencontré celui qui réclame la gestion de ce marché mais nous avons pu rencontrer le chef de quartier, euh, du euh, quartier Gatunguru. Il vient de nous dire qu'il euh, y a une commission qui a été mise en place euh, au niveau euh, composé par euh, les membres du conseil communal, euh, les, les représentants de, du propriétaire de cette parcelle et certains élus euh, euh, euh, euh, certains députés euh, qui euh, élus dans la circonscription de Bujumbura pour essayer de trouver la solution à cette situation. Léon. Merci beaucoup Nibel. Je vous remercie. Trois infirmiers et un veilleur de l'hôpital de Lutana au sud et sont sous les verrous depuis dimanche. La police à Lutana dit enquêter sur une probable responsabilité de chacun dans l'enlèvement d'un bébé sous surveillance médicale la nuit de samedi. Un bébé dont le corps sans vie a été finalement retrouvé samedi matin dans les mains d'une présumée malade mentale à près de trois kilomètres de cet hôpital. Jean-Pierre Misago. Tout commence ce vendredi, quand une femme a mis au monde un bébé dans cet hôpital public de Routana, selon certains des habitants du chef -lieu de la province de Routana interrogés. Ces sources disent que ce bébé avait des problèmes respiratoires et a été pour cela placé sous la pompe à oxygène dans une chambre de la maternité. Cette chambre, qui n'était fréquentée que par les médecins et les infirmiers, était vide vers 1h du matin de ce dimanche et tout le monde a été alerté. D'abord les médecins, puis l'administration locale et la police à Rutana seront des sources policières sur place. Ce ne sera que vers 7h du matin de ce dimanche, dans le quartier Karindo, à environ 3 km de cet hôpital, que le corps de ce bébé sera retrouvé porté dans le dos par une femme qui serait une malade mentale. Le commissaire provincial de police à Routana confirme ses arrestations. Selon lui, c'est dans l'optique de tenter de retracer les circonstances de l'enlèvement de son bébé et établir les responsabilités. Ce responsable policier ajoute que même cette femme présumée malade mentale a été arrêtée et il reviendra à une commission médicale de statuer sur son état sanitaire. Jean-Pierre Misabo, depuis Rutana, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Le Burundi n'a besoin de qu'une commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme. L'avis est de deux organisations, Iselen Uihebule et AFJC, Beninahe, au cours d'une conférence de presse. Les dirigeants de ces organisations précisent qu'il y a des organisations qui ont récemment demandé que le mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi soit prolongé. Pour les deux organisations, cette demande est inopportune, vu que le Burundi s'est déjà doté de plusieurs instances de promotion des droits humains. Suivez Venus T. Représentant légal de l'organisation AFGC Berlinay. Il essaye de rappeler que le Burundi s'est doté de plusieurs instances et commissions dont toutes les interventions visent la défense et la promotion des droits de l'homme. Lesquelles les institutions s'ajoutent aux instances judiciaires qui travaillent jour et nuit, dont par exemple la Cour suprême, le Parquet général et ses démembrements, la Cour constitutionnelle, la Cour de terres et autres biens. Toutes ces instances nationales et commissions nationales sont à l'œuvre pour le bien du peuple burundais. Le Burundi vit à l'ère où nous vous parlons une situation sociopolitique et sécuritaire normale. On dira alors dans notre sagesse que le bien ne se cache point. La ligue des droits de la personne humaine isérenhuie et la FGC Benahe trouvent insensé cette demande des organisations demandant le renouvellement de la commission d'enquête sur le Burundi, qui n'a fait qu'être briller par la violation des règles et procédures du fonctionnement de telles commissions du Conseil des droits de l'homme et des Nations unies. Ces organisations reconnaissent qu'il y a eu des experts onusiens qui n'ont pas été autorisés de se rendre sur terrain pour enquêter sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le président de l'association, Izerenui Heboulé, dit que cela revient de la souveraineté de tout État. Suivez François-Xavier Darouzani. Vous dites qu'il y a même ceux qui n'ont pas été permis d'arriver au Burundi, donc qui sont vus refuser les visas. Je pense que le contre-rapport a été produit par le gouvernement du Burundi. Et malheureusement, ce contre-rapport n'a pas été euh, mis donc dans le rapport de la dite commission. Pour ce qui concerne le refus des visas pour euh, d'autres commissions, je pense que chaque pays, chaque gouvernement a cette latitude de pouvoir accepter ou refuser sur des principes de souveraineté que telle personne ou telle institution puisse effectuer quelque travail que ce soit sur son territoire. C'est vraiment normal. Retour un peu au sud et pour vous dire que 39 enfants en situation de rue ont été arrêtés ce mardi à la plage de pêche et Gitaza en commune de Mouhouta de la province roumongue Il s'agit d'une opération qui, selon le commissaire provincial de la police à Roumongue, Donasem qui s'inscrit dans le cadre d'appuyer le gouvernement dans sa politique de lutter contre la mendicité. Tous ces enfants ont été remis à l'administration pour qu'ils soient conduits dans leurs familles respectives. Et en de boubanza les parents demandent que les enseignants bénévoles soient régis par des mesures identiques sur toutes les écoles. Cela empêcherait à certains directeurs d'exiger d'énormes sommes d'argent comme primes d'encouragement. À la direction provinciale de l'enseignement à Boubanzal, on explique que le travail des bénévoles n'est pas facile et qu'il dépend des consensus entre parents et responsables scolaires. Spes Caritas, Kabanian. Certains parents se des frais exigés pour le paiement des primes des enseignants bénévoles dans différentes écoles de cette province de Bubanza. Certaines écoles font payer 500 francs par élève, d'autres 1000 francs par élève, d'autres 2000 et même 3000 francs. Les parents que nous avons approchés demandent que ces frais soient égaux est réglementée par des mesures semblables sur toutes les écoles, ce qui empêcherait à certains directeurs de ces frais, comme ils l'entendent, seront la même source. En commune de Lugazi, par exemple, on comptait 67 enseignants bénévoles au niveau des écoles fondamentales l'année passée, 2017-2018. Et au niveau du poste fondamental, ils étaient au nombre de 15 seront les responsables à la direction communale de l'enseignement de l'Ougazi. Les parents contactés à Mozinda, dans la même commune d'Orogazi, de demandent de leur côté que les frais des enseignants bénévoles soient supprimés dans la mesure du possible, étant donné même que la politique de l'enseignement gratuit devrait être mise en application sur tout le territoire burundais. À la direction provinciale de l'enseignement, on explique que le travail des enseignants bénévoles dépend des consensus entre les parents et les responsables des écoles, et tout cela doit se faire dans le but de l'avantage de la bonne éducation de l'enfant. Des clôtures de maisons en roseaux, en tôle et des kiosques en bois se manifestent encore dans la zone urbaine de Nyakabiga. Une situation qui se présente ainsi alors que l'administrateur communal a ordonné il y a un certain temps que ces genres de construction soient enlevés en vue de maintenir la ville propre. Reportage signé Vestine Boutoui. Arrivé dans le quartier Nyakabiga, dans sa subdivision Nyakabiga 1, sur l'avenue numéro 10, il y a 5 kiosques construits à l'aide des de roseaux et un autre battu à l'aide du bois. Sur le prolongement de cette avenue se trouve un petit marché tout près de l'église Life Center. Le dit marché est fait de trois kiosques en bois et plus de cinq autres kiosques construits à l'aide des de roseaux. Se déplaçant sur la 9 avenue de cette même localité, on y trouve cinq clôtures construites à l'aide des de roseaux et un kiosque battu en bois. Sur sa huitième avenue, on compte cinq clôtures en roseaux et trois autres autres en tôle et un kiosque en bois. En fond, à la 7e avenue du même quartier, il y a plus de 5 clôtures battues à l'aide des de rosaures et deux autres faites à l'aide des tôles et aussi un kiosque construit en bois. La situation se présente ainsi au moment où l'administrateur de la commune Mukaza a donné l'ordre d'enlever de telles constructions il y a une année. Merci Festine, nous avons cherché l'administrateur communal de Mukaza pour qu'il s'exprime. à ce sujet, son téléphone sonnait mais il ne répondait pas. Une échec... Le chénier légionnaire dite d'automne est signalée dans les plantations de maïs dans la vallée, dans la vallée de Chizania en province de Mouyinga au nord où le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions avait lancé officiellement la saison culturelle, c'est il y a un mois. Les techniciens phytosanitaires précisent, précisent que vu la vitesse de propagation des larves et les conditions climatiques favorables à cette chenille, on développe plutôt la surveillance et la lutte. Le jeune, les, les jeunes africains sont appelés à user d'un esprit de discernement dans leurs actes. Cela a été dit par l'ancien président burundais Sylvestre Niyomuganya dans une conférence qu'il a animée ce mercredi dans une rencontre des jeunes issus de différents pays africains qui se tient à Bujumbura. Il indique que les jeunes burundais ont été manipulés à travers leur passé et appelle l'État burundais à créer un environnement d'investissement propice afin de créer des opportunités. De de création d'emplois pour le citoyen en général et les jeunes en particulier. Suivez l'ancien président burundais Sylvestre Nuanungaï. Il y en a tout simplement qui disaient à des jeunes « Fais ceci et le soir je vais te payer une bière. Fais ceci, je vais te donner 5000 francs. Je vais vous dire quelque chose de terrible. » Quelqu'un m'a dit, un jeune, comme vous m'a dit, une fois on est venu me recruter en disant « Tu n'as pas besoin d'une fille avec laquelle coucher Je te la donne et demain tu vas faire ça. » Ce pas une invention, les instruments de manipulation. Et c'est là, justement, qu'on dit aux jeunes, si on aura ceci, qui répond à l'intérêt général. On touche ce qui est très facilement et très rapidement perceptible. Et c'est là où je vous ai appelé tout à l'heure à savoir utiliser le discernement. Et encore une fois, j'aurai ça un défi aux chercheurs, dites-moi un jour dans ce pire au Burundi, où les populations burundaises d'elles-mêmes se sont attrécuées. Jamais, d'elles-mêmes, jamais, tout est parti toujours de crise au sein de l'État, de crise pour le pouvoir. La question d'opportunité est revenue souvent. Et là, quand on parle d'opportunité, on revient au rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État doit créer justement pour que les citoyens, dont les jeunes puissent justement avoir des opportunités qui leur permettent de faire face à leurs besoins de la vie. C'est ce qu'on appelle globalement un environnement favorable. L'État doit créer la sécurité. L'État doit garantir certains grands investissements. L'État doit émettre des lois qui justement permettent aux uns et aux autres de se voir librement. Des propos recueillis par Charles il y a 110 ans que le roi burundais Mwesi 4 Gisawo est mort, c'était le 21 août 1908. Son règne long de 56 ans a été caractérisé par pas mal d'événements, entre autres la signature du traité de Kiganda en 1906. C'est là en effet où le roi Mwesi a accepté de payer une amende de 424 têtes de bétail et pris l'engagement de ne plus perturber l'action des missionnaires au Burundi. Les précisions de Richard Kougarugira. Il y a exactement 110 ans que le signataire du traité de Kiganda, le roi Mwes Gisabo, est mort. Mwes IV Gisabo, fils du roi Naderugamba et la Reneviano, succéda à son père à l'âge de 4 ans environ. Durant son règne, le Burundi est sous la colonisation allemande. Une tentative d'accord en 1890 autorise le roi à rester en place tout en reconnaissant l'autorité allemande. Mwes IV refuse de se soumettre, de porter des vêtements européens et interdit la présence des missionnaires et d'administrateurs. Il résiste également à des guerres internes provoquées par son demi-frère Kilima et son gendre Machoncho, soutenus par les Allemands. Sous la pression de ces derniers, le roi Mwesgisawo est contraint de fuir la cour royale de Moramvia vers Gireta et Biome sera tué par les Allemands croyant que c'est Mwesi. Malgré sa résistance, Mwesgisawo finira par signer le traité de Kiganda le 6 juin 1906, où il reconnaît la souveraineté de l'Allemagne. L'autonomie de Machoncho et Kilima respectivement en Boukeye et Mourambzia, acceptent de payer une amende de 424 têtes de vaches à titre de réparation et s'engagent à ne plus perturber l'action des missionnaires à Mugera. Mouez Gisabo a eu 11 femmes connues officiellement, dont deux beaucoup connues, sont la reine Lilikumoutima, mère des grands princes Ndoumwe et Karabona, ainsi que la reine Nibanyiha, mère roi Mutaga IV Bikige. Mwes Gisabo à Wuonga le 21 août 1908 à l'âge de 75 ans après 56 ans au pouvoir. Il était de retour d'une seconde visite qu'il venait de rendre aux autorités allemandes de Sombura, notamment au résident Enrich Funk, laissant derrière lui le royaume du Burundi, en actualité internationale et sans transition, le président américain Donald Trump a essuyé hier mardi un double coup dur au niveau de la justice avec de spectaculaires rebondissements dans deux affaires qui l'ont touchée de près. Son ex-directeur de campagne, Paul Manafort, a en effet jugé, été jugé coupable de fraude fiscale et bancaire pour huit des 18 chefs d'inculpation qui l'ont Plus grave est pour la Maison-Blanche et selon RFI, au cours de la même journée, Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable pour huit chefs d'inculpation, inculpa... 6 pour fraude fiscale et bancaire et deux pour financement illégal de campagne électorale. Et pire, l'ancien avocat du président a assuré devant la justice avoir violé la loi à la demande du président. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Audrey Ndeikeza pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Léon Sebitario. Excellente journée à tous. Au revoir.